Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Pendant les vacances, nous revoyons ensemble quelques-unes des meilleures sorties de la saison. Même s'il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr. White, 007 et M apprennent que l'organisation à laquelle il appartient est bien plus complexe et dangereuse e que Tout ce qu'ils avaient imaginé. Il faut être un monstre de froideur pour ne pas souhaiter venger la mort d'un être cher. Je ne crois pas que les morts se soucient d'être vengés. En premier lieu, sachez que nous avons des hommes absolument partout. Qu'est-ce que c'est que cette organisation au b r o n d e Comment peuvent-ils être partout sans qu'on sache rien sur eux C'est la ressource la plus précieuse au monde. Il nous faut en contrôler le plus possible. Identification Dominique Green. Un Individu extrêmement intéressant. Nous avons déjà commencé à déstabiliser le gouvernement. Vous savez qui est Green et vous nous demandez de fricoter avec lui Mais、eh、oui, on devrait frayer qu'avec des gens bien sous tout rapport. On vise tous les deux quelqu'un d'autre à travers Green. Vous avez perdu quelqu'un Oui. Vous avez trouvé l'assassin Non. Pas encore. Vous me raconterez alors. J'aimerais savoir l'effet que ça fait. Ne distingue plus ses amis de ses ennemis, il est temps de se r t i r e r À ce stade, il n'y a qu'à vous que je puisse me fier. Quantum of s o l a c e le dernier James Bond avec Daniel Craig, un DVD, Fox Pattern r e p a r